Bonjour à vous tous et merci de nous rejoindre sur Isanganilo. C'est le moment du jour à parler en français. Nous sommes le 6 janvier 2022. Voici les grandes articulations. L'état du Burundi prévoit pour cette année un budget de 25 milliards de francs burundais pour l'entretien du réseau routier. Le directeur général de l'agence routière du Burundi nous donnera des précisions sur la provenance de ces fonds. Et l'entreprise de production du ciment Bousseco vient de s'exécuter en suspendant l'application de nouveaux tarifs de ses produits tels que le lui avait exigé le ministère du Commerce il y a deux jours. Et la société Comebou est la seule encore fonctionnelle dans l'exploitation minière puisque d'autres sociétés ont été suspendues selon le ministre en charge de ce secteur qui présentait les réalisations du premier semestre de l'exercice budgétaire 2021-2022. Captez Issa écoutez la différence. Re Bonjour. Environ 25 milliards de francs burundais, c'est l'objet que l'État a prévu pour l'entretien du réseau routier en mauvais état au cours de cette année budgétaire. Propos de l'ingénieur Régis Mawenayo, directeur général de l'agence routière du Burundi. Il fait savoir que les moyens d'entretien et de réhabilitation des routes proviennent de l'État, des prêts et des aides extérieures. Concernant les routes délabrées juste après leur réception, l'ingénieur Mahouenayo dit qu'elles doivent être reconstruites par les mêmes soumissionnaires gagnants, Suivez ingénieur Mahouenayo. Ce sont ces financements qu'il faut aller chercher chez d'autres bailleurs hein, comme euh, les autres banques ou les, les bailleurs habituels comme la Banque mondiale et la BAD, mais souvent ce que le gouvernement prévoit c'est les fonds pour l'entretien, du réseau national. Et ça, ça s'évalue autour de 25 milliards de francs burundais. Et donc c'est ça que le gouvernement a prévu pour l'entretien des routes nationales. Pour la réhabilitation, évidemment, ça s'étale sur une très longue durée, 2 à 3 ans. Donc ce n'est pas toujours évident d'estimer chaque année ça équivaut à combien Le fonds routier national, eh, c'est le gouvernement du Burundi évidemment qui finance ce fonds. Pour euh, cette année, c'est autour de 20 milliards. Vous voulez parler de la redevance routière qu'on a demandé aux véhicules pour contribuer. La loi budgétaire parle d'environ 2 milliards qui proviendront. Vous comprenez que ce n'est pas, euh, pas les 20 milliards euh, dont on parle. Ça veut dire que le gouvernement contribuera par d'autres moyens pour financer sauf Son Excellence, Monsieur le Président de la République... On cesse de pointer du doigt la route nationale numéro 5 eh, qui a été construite par l'entreprise Soja Satom. Soja Satom euh, a déjà euh, commencé les réparations. On n'est pas satisfait euh, du travail déjà fait, mais l'important c'est qu'on a il est déjà commencé. Il y a la route nationale numéro 9 et des démarches sont en cours pour obliger effectivement l'entreprise qui a construit cette route-là de réparer. C'est un problème que nous avons remarqué ces derniers temps. Donc, nous sommes en train de chercher à résoudre ce problème, en entrer en contact avec les entreprises qui ont construit ces routes-là pour essayer de trouver une solution. Normalement, s'ils prouvaient qu'ils sont responsables, ils doivent réparer. C'était Régis Mawinayo, directeur général de l'agence routière du Burundi. Et certains demandeurs de certificats de contrôle technique apprécient le respect du délai d'interruption momentané du service de contrôle technique. Et ceux qui se seront exprimés ce jeudi affirment avoir obtenu leur certificat de contrôle technique. Toutefois, ils demandent au service de l'Otraco de faciliter les procédures d'obtention de ces documents. Le directeur technique à l'Otraco fait savoir que le problème qui retardait l'obtention du certificat de contrôle technique est maîtrisé. Suivez les précisions de Deo Nyongere. Il y avait un serveur qui était en panne, un serveur central, par bujumbla vraiment à nos agences, c'est aussi situé à l'intérieur du pays, notamment guité Buruli Boroli, et Bujumbla-Siège. Puisqu'on utilise le même système, mais maintenant, nos services vraiment fonctionnent très bien. Et à l'heure actuelle où je vous parle, le système est en train de fonctionner très bien. J'interpelle toute la population, surtout les propriétaires de véhicules, Ceux à qui les certificats sont épuisés, qui viennent euh, immédiatement à nos agences pour pouvoir euh, faire le contrôle de les véhicules afin de les délivrer le certificat de contrôle technique. C'était le directeur technique à l'Office des transports en commun, Otrako, Deo Niyongere. Il est 13h à Bujumbura et sur Isanganiro. Une seule société qui s'appelle Comebu est à l'œuvre dans l'exploitation minière au moment où d'autres sociétés ont été suspendues. C'est ce que dit le ministre et les mines dans ses attributions ce jeudi lors de la présentation des réalisations des premiers semestres de l'exercice budgétaire 2021-2022. Ibrahim Ouizeye précise que plus de 270 000 kg de minéraux 3T ont été étiquetés. Suivez-le le projet de politique minière est en cours de révision. Des centres plutôt d'encadrement administratif et technique ont été tenus et 280 sites suivis et encadrés. Il y a 390 dossiers enregistrés Il y a une société comme Ebu qui est à, à lèvres et des activités des autres sont suspendues. La promotion du secteur minier, carrier et pétrolier. Le rapport technique est disponible sur la production de la carte d'occurrence des Pouzolans. Le rapport d'étape est disponible sur la production de la carte D'occurrence des granites et mise en place d'une équipe technique pour actualiser le guide des investisseurs dans le secteur minier et carrier. Il y a eu 26 sites inspectés 274 936,05 kg de minéraux 3T étiquetés et 363 000. 346,08 kg de minéraux exportés. Neuf certificats de CIRGR dérivés, dont 4 pour le comptoir BME, 2 pour le comptoir TM et 3 pour le comptoir Mitracou. Et enfin, 261 sites évalués, dont 84 sites au nord, 16 sites à l'est, 51 pour les carrières au centre. 67 sites à l'ouest et 43 sites pour les carrières au CID. Santé à présent, sensible, diminu diminution des cas positifs au Covid-19 depuis le début de cette semaine. En Angozy, où 5 cas par jour, sont actuellement enregistrés contre 100, voire 200 il y a deux semaines. Selon le directeur de l'hôpital de référence d'Angozy, la rigueur dans le respect des mesures barrières a été renforcée. Docteur Guillaume Naoukouridiaïo invite la population à toujours observer ces mesures, même en cas de diminution de cette pandémie. Apollinaire Mozagara. Le stade Agasaka où se fait le dépistage du Covid-19, enregistre ces jours-ci une faible affluence de personnes désirant le dépistage comparativement à la période d'il y a deux ou trois semaines lors de la flambée de cette pandémie en cause sur plus de 300 personnes dépistées depuis lundi. On enregistre rarement plus de 5 cas positifs par jour, alors que ces derniers temps, sur ce même site, entre 100 et 200 personnes étaient testées positives au COVID-19. Le directeur de l'hôpital autonome d'Ongozi a dû déplacer ce site de dépistage de l'hôpital au stade Agasaka à cause d'effectifs rélevés des personnes à dépistage de cas positifs. A poussé le docteur Guillaume Naukuri-Gaïo à ramener son site de dépistage à l'hôpital de référence d'Ongozi. Le directeur de cet hôpital salue la rigueur de la population ces derniers jours dans le respect des mesures barrières et l'invite à continuer à les observer, même en ce moment, dans la nette diminution de cette pandémie d'Ongozi. Apone Muzagara, Radio Sangani. Merci à Pauline Mouzagara et l'association burundaise des commerçants se réjouit de la décision du ministère du commerce demandant à l'entreprise Bousseco de sursoir à la hausse brusque du tarif du ciment. Selon Noël Ngurunziza, secrétaire général de la Bouco, cette hausse serait préjudiciable aux consommateurs. Il demande au ministère du commerce de faire pareil pour d'autres produits pour lesquels les prix sont unilatéralement revus à la hausse. Suivez Noël Ngurunziza. Nous avions observé malheureusement une pénurie du, du ciment sur le marché. Les, les consommateurs euh, n'ont cessé de, de réclamer la disponibilisation de ce produit sur le marché. Et nous avons été surpris de voir que finalement, ça risquait d'être une pénurie provoquée par l'usine pour que le consommateur soit dans la grande nécessité de ce produit et, et qui allait l'accepter à tout prix. Et nous disons que c'est une mesure euh, qui, même con, qui, qui, qui était contre euh, le code de commerce parce que finalement euh, quand vous cachez, quand vous refusez de, de, de, de livrer un produit commercialisable. Euh, C'est punissable. Donc nous disons que le ministère du Commerce a très bien fait et nous le félicitons pour avoir agi dans le sens de protéger le consommateur des produits euh, comme le ciment. Euh, C'est vrai, à un certain moment, Euh, les consommateurs commençaient à dire qu'ils veulent avoir le, le ciment à tout prix euh, mais nous disons effectivement que euh, ça c'était une conséquence de cette pénurie Laquelle pénurie que nous nous au niveau de la boucle nous pensions qu'elle n'était pas réelle mais que euh, cette pénurie visait plutôt à créer un grand soif euh, aux consommateurs pour qu'ils soient dans l'obligation de prendre ciment à n'importe quel prix vous comprenez que euh, si j'avais euh, un budget pour deux sacs et qu'on augmentait le prix de la sorte je reste finalement avec euh, le droit d'acheter un sac et demi. Et le consommateur ne serait pas satisfait par rapport à ces projets. Donc, je pense que c'est une pratique à ne pas soutenue. Nous en profitons tout en félicitant le ministère, mais aussi nous l'encourageons pour qu'il ne regarde pas uniquement le, le ciment, euh, mais qu'il regarde aussi sur le marché euh, les autres produits qui risqueraient de tomber dans la même pratique de, de Buseco. Il y a, par exemple, le, le produit Brarudi qui manque depuis une certaine période, alors que ce n'était pas, le, le, pas la, la pratique dans le temps. Et on voudrait quand même que le ministère du Commerce soulève. et Et protéger le consommateur euh, sur tous les produits qui risqueraient euh, d'être euh, objet de la spéculation. Noël, on vous au micro de Liliane. Inamahoro et comme je vous l'avais dit dans les titres, l'entreprise Bousseco s'est exécutée en suspendant l'application des nouveaux tarifs de ses produits comme le lui avait demandé, comme le lui avait exigé le ministère de, de, du Commerce il y a de cela. Deux jours. Et les commerçants du marché Kinindo demandent à la mairie de déplacer vers euh, ce marché. Certains commerçants exercent leurs activités à l'extérieur du marché de Rouvoumera. Et cela pour qu'ils viennent occuper les places vides de ce marché et raviver les échanges à ce marché. Un appel également lancé par le commissaire de ce marché qui trouve que même si un parking a été instauré à ce lieu, les places inoccupées font toujours qu'il y ait moins de recettes escomptées. En actualité... Africaine, 10 morts dans un naufrage au large de Zanzibar, un naufrage survenu dans l'océan Indien et l'archipel de Zanzibar en Tanzanie, un bateau qui transportait des personnes se rendant à des funérailles s'est renversé ce mardi, 15 personnes ont été secourues, mais de nombreuses autres restent introuvables. Les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver d'éventuels survivants de son naufrage. Pour l'heure, les autorités tentent de comprendre les causes de ce drame qui aurait fait au moins 10 morts. Le nombre de passagers à bord n'était pas spécifié, faute de manifeste. Le bateau aurait connu un problème mécanique alors qu'il transportait, euh, qu transportait des euh, passagers. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir euh, suivi. Merci à François Akimana pour la mise en onde au micro. Jean Bosco, Douimana, passez un très bon après-midi.